fait en français Rumpeltilkin Il était une fois un petit royaume se trouvant à la lisière d'une sombre forêt. Les comtes parlaient d'une présence maléfique qui résidait dans cette forêt. Mais les gens vivaient joyeusement dans ce royaume qui était dirigé par un jeune roi. Un pauvre meunier vivait là avec sa fille, Elle était très belle et charmante. Le meunier était un bon parleur et avait l'habitude d'exagérer ce qu'il disait aux autres. Le meunier avait trompé de nombreuses personnes plusieurs fois, et ceux-ci se plaignirent du meunier au roi. Le roi décidait de lui donner une leçon et l'appela au château. Votre Majesté, je vous remercie de me faire l'honneur de vous rencontrer. « Puisque vous ne savez rien de moi, je vais vous parler de ma fille et moi. »« Oui, je vous en prie, faites donc. »« Eh bien, j'ai une fille qui est la plus belle du monde. Mais plus que cela, elle peut filer de la paille en or. »« Ceci est un art qui me plaît bien. Si votre fille est aussi habile que vous le dites, amenez-la à mon château, que je puisse la mettre à l'épreuve. » « Euh, oui, oui, oui, bien sûr, votre majesté. » Le meunier rentra chez lui et raconta tout à sa fille. « Je voulais toujours dit, père. Ne mentez à personne. Désormais, vous êtes pris au piège dans votre propre mensonge. » Le père était sans voix, honteux de lui-même. Tous deux quittèrent le château pour faire face aux problèmes imminents. « Oh, bienvenue, meunier, bienvenue, chère madame. Vous êtes aussi belle que votre père vous a décrit. J'espère que vous parviendrez à filer la paille en or. Ne perdons plus de temps. Suivez-moi. » Le roi lui-même la conduisit jusque dans une salle pleine de paille et lui donna une roue et une broche. « Maintenant, au travail. Et si au petit matin, vous n'avez pas filé toute cette paille en or ?» Vous et votre père allez mourir. Surveillez-la, et surtout qu'elle ne s'échappe pas. La pauvre fille de Miller ne savait pas quoi faire. <rire> Sa détresse devint si grande <rire> qu'elle se mit à pleurer. <rire> Soudainement, une brillante lumière survint et apparut un effrayant petit homme. Hmm, bonsoir, fille de Meunier, mais pourquoi pleures-tu donc ainsi Oh! Je dois filer de la paille en or. Mais je ne sais pas comment faire. Hum! Et que me donneras-tu si je la file pour toi? Je peux vous donner mon collier. Le petit homme prit le collier, s'assit devant la roue et... Vroum! Vroum! Vroum! En trois tours, la bobine était pleine. Puis il en prit une autre et vroum, vroum, vroum Trois tours et elles étaient pleines. Et il continua ainsi jusqu'au matin. Toute la paille a été filée et toutes les bobines étaient pleines d'or. Oh, merci, petit homme Puis-je savoir qui vous êtes « Quel est votre nom ?» Le ah. petit homme se mit à rire et disparut en un instant. Au lever du jour vint le roi. Et quand il vit les bobines d'or, il était abasourdi. « Oh mon Dieu Je pensais que votre père était vantard et qu'il me mentait. Maintenant partez, reposez-vous. Je vous retrouverai dans la soirée. » La fille du meunier pensait que le roi l'aurait récompensée et qu'il l'aurait laissé rentrer chez elle tranquillement. Mais dans la soirée, la vie de l'emmena dans une autre pièce remplie de paille, une pièce bien plus grande que la précédente. « Si vous tenez à votre vie et celle de votre père, vous devriez réussir à filer toute cette paille en or. » La fille ne savait pas quoi faire et se remit à pleurer. « Ah !» Peu de temps après, le petit homme apparut de nouveau dans la pièce. Arrête de pleurer, jeune fille. Que me donneras-tu si je file toute cette paille en or pour toi La jeune fille réfléchit pendant un certain temps et remarqua l'anneau en or dans sa main. La dernière chose ayant de la valeur qu'elle pouvait lui offrir. Eh bien, prenez cet anneau de ma main. Le petit homme prit l'anneau et commença à faire tourner la roue vrombissante. Le lendemain matin, toute la paille était filée en or étincelant. « Merci beaucoup, petit homme. Puis-je savoir qui vous êtes, s'il vous plaît ?» Le petit <rire> homme s'est mis à rire et disparu. Le roi entra et se réjouit lorsqu'il vit tout cet amador. « Oh, ma chère Vous êtes un cadeau pour notre royaume. Les mots me manquent pour louer votre talent. » « S'il vous plaît, allez vous reposer. Je vous retrouverai dans la soirée. » Peu avant le coucher du soleil, le roi vint chercher la fille et l'amena de nouveau dans une plus grande pièce pleine de paille. « Tout cela doit aussi être filé en une nuit. Et si vous réussissez, vous deviendrez ma femme. Je ne pourrai jamais trouver mieux que vous dans le monde entier. » Aussitôt que la fille fut seule, le petit homme apparut pour la troisième fois. Et Que me donneras-tu si je file toute cette paille pour toi cette fois-ci Je n'ai rien à vous donner. D'accord, d'accord, ne pleure pas. Alors, tu dois me promettre de me donner ton premier enfant lorsque tu seras reine. Elle n'avait aucune autre alternative que de dire oui. oui. Promets-moi que tu n'oublieras pas ta parole. Oui, je vous le promets. Le petit homme commença à filer toute la nuit, plus rapidement qu'auparavant. Toute la paille fut filée en or. Comme il avait terminé <rire> son travail pour la nuit, il rit et disparut. Le matin, le roi vint et trouva tout le travail terminé comme souhaité. Oh, « Oh, ma chère, vous avez prouvé votre valeur. Je vous épouserai donc demain. » La jolie fille du Meunier devant la reine. Durant l'année qui suivit, elle mit au monde un enfant. Elle oublia <rire> la promesse qu'elle avait faite au petit homme. Un jour où elle était seule dans sa chambre, le petit homme apparut soudainement face à elle. aurais oublié ta promesse, ma reine Non, je m'en rappelle toujours, mais j'aime beaucoup mon bébé. Puis-je vous demander une faveur, s'il vous plaît hmm. Je suis la reine désormais. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez au lieu de mon bébé. Je peux vous donner tout ce que vous souhaitez. « Non, je préférerais avoir quelque chose de vivant plutôt que toutes les richesses du monde. Oh »« Oh, petit homme, je vous en supplie. Oh, S'il vous plaît, épargnez mon bébé. S'il vous plaît. » Le petit homme eut pitié d'elle. Il mit une stricte condition qui était celle de deviner son nom. Je vais te donner trois jours. Et si à la fin de ce temps, tu n'as pas trouvé mon nom, tu devras me donner l'enfant. <rire> Merci, petit homme. Je trouverai ton honorable nom. Je le trouverai. Très bien, alors, je reviendrai dès demain. La reine passa la nuit entière à penser à tous les noms possibles et inimaginables. Le jour suivant... Elle envoya un messager pour recueillir tous les noms qui pouvaient être trouvés. Le petit homme revint. Alors, as-tu trouvé mon nom Oui. Votre nom est... Caspar Non, ce n'est pas mon nom. Est-ce que c'est... Melchior oh, oh, oh, oh, oh. Non, ce n'est pas ça. Balthazar Non ah. <rire> La reine répéta tous les noms qu'elle connaissait et passa en revue tous les noms qui figuraient sur la liste donnée par le messager. Mais après chaque nom, le petit <rire> homme riait et disait non. C'est assez pour aujourd'hui. Je reviendrai demain. Sois prête. Le deuxième jour, la reine envoya le messager dans les royaumes voisins pour chercher les noms les plus inhabituels et singuliers. Le petit homme revint dans la soirée. La reine était prête avec une liste. Peut-être que vous êtes Rose Tribes. <rire> non, ce n'est pas mon nom. Chipshanks? « Non, ce n'est pas ça !»« Spindleshanks ?»« Non <rire> !» La reine fit toute la liste, mais après chaque nom, le petit homme disait non. « Demain, ce sera le dernier jour, ma reine, et je doute que tu puisses sauver ton enfant. <rire> » La reine s'inquiéta. Mais le troisième jour, elle entendit quelque chose d'inhabituel venant du messager. « Je n'ai pas réussi à trouver un seul nouveau nom. Mais lorsque j'ai traversé la forêt, je me suis retrouvé sur une haute colline et tout près de là, il y avait une petite maison. Et devant la maison brûlait un feu. » Et autour du feu était en train de danser un drôle de petit homme Il chantait en se balançant d'une jambe sur l'autre Aujourd'hui je cuis et demain j'infuse Le jour d'après l'enfant de la reine arrive Et oh, je suis heureux que personne ne sache que mon nom Et Rampostilstein <rire> Enfin, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis soulagé. La reine retira immédiatement son collier et le donna au messager en signe de récompense. Après quelque temps, le petit homme réapparut Et maintenant, ma reine, quel est mon nom Vous vous appelez... Jack non <rire> Alors est-ce... Harry <rire> Alors peut-être que votre nom est... Rumpelstiltskin Ah « C'est le diable qui vous l'a dit C'est le diable qui vous l'a dit !» Dans sa colère, il tapa si fort le sol de son pied droit qu'il l'enfonça jusqu'au genou. Alors il saisit son pied gauche avec une telle furie qu'il déchira sa jambe de. en deux Et s'en était terminé de Rumpelstiltskin. La reine vécut ainsi heureuse avec son enfant et avec le roi pour le reste de sa vie.